Je ne connais pas ce soleil Qui brûle les dunes sans fin Je ne connais pas d'autre terre Que celle qui m'a tendu la main Et si un jour je pars d'ici Que je traverse le désert Pour aller voir d'où vient ma vie Dans quelle rue jouer mon père Moi qui suis né près de Paris Sous tout ce vent, toute cette pluie Je n'oublierai Jamais mon pays Jamais mon pays Et si demain comme aujourd'hui Je dois faire le tour de la terre Pour chanter au monde mes envies Voyager des années entières Moi qui suis né tout près d'ici Même si je quitte mes amis Je n'oublierai jamais Le temps abandonné sur les bancs de ma cité Trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né Pour ces poèmes que j'ai appris, tu es bien le seul que j'oublie, telle l'étoile fidèle à la nuit. Je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. Toi, j'attends la pluie Pour lui dire toutes mes peines Tout comme toi, je lui souris Quand elle tombe sur la plaine Quand elle tombe sur la plaine Trop, trop de souvenirs gravés De cours, d'école et d'été Trop d'amour pour oublier Que c'est ici que je suis né de temps abandonné